A dire, monsieur, tout est fini. Quitte-moi et refais ta vie. Da, la, di, la, da, da. Je préférais la fleur des champs. Da, la, di, la, da, da. Toi, le soleil de ces vingt ans. Monsieur, tu n'étais pas fidèle à ce qu'en disaient mes amis. Pour faire éventuellement. Monsieur, pendant que t'aimes, moi j'irai voir pousser les graines. Darla, dirla, da, da. Adieu, monsieur, tout est fini. Darla. Da, la, die, la, da, da. Je n'est qu'un la riviera